Rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louis Lazare Zamenhof il y a 120 ans. Cette émission comprendra un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de cette langue universelle, la suite du discours du chef Seattle et enfin un peu d'actualité. Pour commencer, un peu de musique. Aujourd'hui, c'est Julian Hernandez Angulo, un chanteur cubain, qui nous accompagnera avec des chansons originales en espéranto. La música lo oiga ahora perdis sin hiperdición Subite la eslozir por fluguis de la partitura hoy La melodía oijaltiguis, caerifus y sonoris La piano, la tamburo y la guitarra silentas lentas Veda Aureli, venís mal frúes, se al Li esti su pli survo y echar captis la ideon. Podía o linestas, se te resta plía y La virtud que yo indiglante la terlayo nulo hoy Angelo estas, Angelo estos, musique en mi Régis, explique-nous la règle de grammaire numéro 6. Oui, donc cette règle de grammaire définit la manière dont se conjuguent les verbes. À l'infinitif, les verbes prennent toujours la, la terminaison « i ». Par exemple, pour, pour le verbe « chanter », on dira « canti ». Le présent, lui, est caractérisé par la terminaison « as ». Donc, je chante « mi cantas ». Le passé prend toujours la terminaison « is ». Vous chantiez ou vous avez chanté, donc on dira « vi cantis ». Le futur, lui, prend la terminaison « os ». Ils chanteront « cantos. Le conditionnel utilise la terminaison us. Donc, elle chanterait. chicantus. L'impératif, lui, se, se termine par u. Cantou, chante ou chanter. Cantou, chante ou chanter. Le verbe ne change ni pour les personnes ni pour les nombres. Exemple, mi cantas, je chante. La patro cantas, le père chante. Il y cantas, il chante. Comme vous le voyez, c'est extrêmement simple puisqu'il n'y a pas de déclinaison ou de conjugaison fastidieuse à apprendre. De même qu'il n'existe pas de verbe irrégulier à connaître, comme par exemple en anglais. Merci Régis. Catherine, où en étions-nous de l'histoire de l'espéranto Alors nous avons vu qu'à Boulogne, au premier congrès international en 1905, en présence de Zamenhof lui-même, sont lancées les bases de l'organisation du mouvement espérantiste. Donc le mouvement espérantiste structure. Mais pour que les instances fonctionnent, il leur faut bien un lieu, un siège Bien sûr, et la solution est trouvée grâce au docteur Javal, qui généreusement paye et organise le siège de ces deux comités aux 51 rue de Clichy à Paris. C'est ce qu'on appelle la « Centra Officeio. Ça fonctionnera de 1906 à 1914. Javal devient l'éditeur de tous les imprimés du mouvement et du journal officiel espérantiste. Après s'être battu longtemps presque seul, on peut dire que Zamenhof trouve avec ses Français une équipe compétente, grâce à laquelle il est reçu par le maire de Paris, par l'Académie des sciences, par le ministre de l'Enseignement qui lui remet la Légion d'honneur. Après cet élan formidable de Boulogne, je suppose que l'Espéranto est sur les rails, vraiment Eh oui, et après 1905, les congrès se succèdent régulièrement jusqu'en 1913. Le second congrès international a lieu à Genève. C'est à Genève que mûrit l'idée d'une publication en braille pour les aveugles, car publier est souvent trop coûteux pour le nombre d'aveugles dans chaque pays. D'où l'idée de publier des livres et des journaux accessibles aux aveugles du monde entier. Cette idée est mise en pratique avec la revue Esperanta Liguilo qui a des abonnés dans 17 pays. Et depuis, depuis Genève en 1906, donc depuis plus de 100 ans maintenant, de nombreux aveugles et leurs accompagnateurs participent aux congrès internationaux. Boulogne, Genève et ensuite Le troisième congrès en 1907 a lieu à Cambridge et on y fête les 20 ans de l'Espéranto devant plus de 1300 personnes. Je crois qu'à ce moment-là, il va se passer quelques petits problèmes, mais nous verrons cela la prochaine fois. C'est Michel qui nous apporte son témoignage aujourd'hui. Michel, dis-moi, depuis combien de temps t'es-tu mis à l'espéranto Eh bien, depuis euh, octobre 2004, c'est-à-dire euh, donc 5 ans déjà maintenant. Et parmi les espérantophones étrangers que tu as rencontrés, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué Eh bien, en juillet 2006, euh, nous avons eu la chance de, de recevoir avec euh, mon épouse euh, une, une jeune Slovaque, imaginez une, une jeune femme de 26 ans Mariana, c'était son prénom, qui arrivait toute seule en vélo depuis la Slovaquie. Elle habitait un petit village qui s'appelle Senec, qui est à côté de Bratislava, et elle avait descendu le Danube toute seule pendant un mois, elle était partie début juin, pour rejoindre la France. Et comment est elle entrée en contact avec toi Et eh bien par le, le passeport à cerveau dont on a déjà parlé euh, sur cette antenne, qui est donc le système d'hébergement euh, gratuit euh, qui est bien connu des espérantistes, par lequel elle, elle avait nous avait téléphoné, elle nous avait envoyé un message auparavant, et donc on avait, on attendait ce pour cette période. Elle venait en France pour faire du tourisme. Pas vraiment elle venait surtout pour apprendre le français euh, et donc elle se dirigeait vers le centre écologique de du, du triève qui s'appelle terre vivante où elle a travaillé pendant tout l'été surtout pour euh, pour apprendre le français et puis gagner un peu d'argent parce qu'elle avait très peu de moyens financiers as tu gardé des contacts avec elle oui, nous l'avons revue à son retour donc c'était en novembre donc quatre mois plus tard. Elle repassait en vélo toujours, toujours toute seule, pour revenir dans, dans, dans sa Slovaquie natale. Et donc, euh, ce coup-là, elle parlait, se débrouillait fort bien en français. Et donc, elle avait profité de son temps pour, pour apprendre le français. Ma femme a pu parler avec elle, un peu échanger. Et puis, euh, nous avons encore récemment eu des informations sur son... Elle a perdu son emploi. Elle travaillait dans, malheureusement dans une... une agence qui s'occupe de la gestion des déchets et elle a perdu son emploi, donc elle envisage actuellement de repartir euh, faire de nouveau des voyages vers la Turquie et la Grèce pour euh, cet hiver. Eh bien, de, voilà, voilà de, de très beaux souvenirs. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Voici la suite de ses discours. La cintilanta agvo, l'eau scintillante, qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais aussi le sang de nos ancêtres. C'est Nivenda Landon. Si nous vous vendons notre terre... Vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée. Et vous devrez apprendre à vos enfants... Qu'elle est sacrée. Et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs... El vocas en ventoi quei memoroiņ pri la vivo de mia popolo. Parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. L'amour murmure de la Le murmure de l'eau. Estas la vocho de la patro de mia patro. Et la voix du père de mon père. La riveroiņ estas niai fratinoiņ. Les rivières sont nos sœurs. Elles étanchent notre soif portent nos canoës et, et nourrissent nos enfants. La suite, la prochaine fois. Et pour terminer cette émission, euh, Régis, quelles sont les actualités Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement de l'espéranto au niveau universitaire. Donc La faculté de lettres de Mulhouse est très active au niveau des langues, puisqu'on y apprend aussi, euh, on y apprend l'alsacien ou le entre autres. Elle dispense depuis cette rentrée des cours en espéranto. Donc le professeur euh, Monsieur Ludwig enseigne cette langue universelle deux heures par semaine. Pour lui, euh, il va essayer de démontrer que l'apprentissage de cette langue est efficace et qu'on peut communiquer rapidement. D'après lui, avoir l'espéranto sur son CV, ça va poser des questions, mais ça apporte surtout un niveau linguistique et ça permet d'apprendre plus facilement d'autres langues. On espère que d'autres universités en France vont suivre cet exemple. Gis